Bismillahir Rahmanir Rahim Abasa wa tawalla Ô Nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. An ja'ahu al-a'ma' Parce que l'aveugle est venu à lui. Wa ma yudrik la'allahu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 فَأَنْتَ عَنْهُ anhu talaha tu ne t'en soucie pas kalla inmaha tadhkura n'agis plus ainsi vraiment ceci est un rappel faman sha'a dhakara qui quonge veut donc s'en rappelle fi suhufin mukarrama Consigné dans des feuilles honorées. Élevé, purifié. Entre les mains d'ambassadeurs. Kiromim beroro. Noble, obéissant. Que périsse l'homme.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 فاليوم ينظر الإنسان إلى طعامه. que l'homme considère donc sa nourriture. أنَّا صَبَّنَا الْمَاءَ الصَّبْبَ. c'est nous qui versons l'eau abondante. ثمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضُ شَقَّ. puis nous fendons la terre par fissures. فأنبتنا فيها حبّ وعينا بؤ وقبّ وزيتونا ونخلة أولياف و palmiers حدائق غولبة جardins